It does je vous ai aidé, j'ai chanté, vais, on va la refaire sans moi, et je ramasserai les copies à la fin du show, on va voir ceux qui auront des bonnes notes, vous êtes prêts 3, 2, 1,